Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves, Julien Brulacque. FM, la radio la plus proche de chez vous 91 102.5 Attention, attention ça va démarrer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 Voilà, voilà, voilà, voilà, c'était Perle de Cristal avec André Verchurenne c'était en 1994 et eh oui des fois on va chercher dans les archives certaines musiques que l'on aime bien évidemment et que l'on écoute toujours avec grand plaisir aujourd'hui nous allons eh bien tout simplement passer une heure avec une pléiade une pléiade de d'accordéoniste donc on a entendu André Verturel eh bien on va écouter maintenant euh, Franck Salé en faisant trois petits tours, et tout de suite après, nous aurons juste un petit boléro avec Angélique Servant. dans qui touche en plein coeur deux ou trois pas de danse et de bonheur il ne faut pas grand chance une simple étincelle tu te 'vé tu en enfin inviter celle qui est assisé au table du pont Allez soyons un peu le tend d'une chanson. nous revient avec la foire aux hérols et puis et puis et puis il enchaînera avec le vagabond du pays basque tout un programme dans ici toi j'ai attendu ta joie le chien tout jaune vert sur mon coussin de pas risque tout par au pareil j'irai traverser gerade jeal j'ai acheté de la perdue plan carte et d'carole Du pas une grosse à den trois cartes sont longs pendant ma cage? À oh Nicole, tes jolis camements sont beaux. Tu pars au bal, pour la mère d'Alcal, je lui ai pris la cou rose. Je prépare une parade en carion. Quand pense le message sent J'ai le sang qui s'emballe, les jambes qui sont mal oui, mais je ne pas dans Elle m'a bien eu, la petite fille que je m'en souviendrai. Oui, moi ma première à la fois au jour. Yes FM, c'est votre radio. Sur le 91, et le 102.5. moine Mexico, c'est une valse, eh oui, Mexico, et star musette. Ensuite, nous aurons encore le plaisir d'écouter Franck Salé avec Adios, Bella Gitana. chez Musette, c'est aussi le mardi. C'est de 10h à 12h sur votre radio préférée Sorgia FM, votre radio. Josa Un jour veni c'est le début du bal mais nous n'en sommes pas au début hein. nous en sommes nous en sommes déjà à un bon point c'est le début du bal et puis après ce sera la polka country C'est le début du bal Choisissez bien votre cavalière Allez, allez C'est un superbe petit boléro avec Franck Salé. La vie est un boléro et nous irons après du côté de la rumba. Nous allons faire une un rythme de la rumba. Musique chez Musette, c'est aussi le mardi. C'est de 10h à 12h sur votre radio préférée, Sorgia FM, votre radio. avec toi tout contre moi il plus beau que la rumba une rumba quand elle fait tournoyer ta robe qui s'envole je sens mon cœur battre très fort et s'affole c'est le rythme de la rumba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 Abandonnons l'arouba et enchaînons avec un tango, le tango de Romorantin. Y en a qui vont à Buenos Aires danser le tango argentin Moi quand j'ai envie de changer d'air je m'en vais à Romorantin Là je respire et ça m'inspire En quelque part c'est fou moi ce que je délire Tango tu me prends par la main Tango la nuit te va si bien Et si je suis tout seul ma foi ça ne fait je danse avec moi On dit que dans au moment Rambin Les filles ont toutes les yeux câlins Alors je rêve sur ce petit air Qui sera peut-être le tube du Loir-et-Cher Je suis allé faire le garçon Dans toutes les boîtes de Bierzon à Abourré Saint-Amand-Mauron J'ai fait solo sous les lampions Alors là c'est j'ai décidé promo c'est là ma destinée J'aime les histoires d'amour qui finissent bien et durent toujours Dimanche prochain c'est du velours, je le sens bien ce sera mon tour charmerai fou, et les yeux doux, mais mesdemoiselles, Francky sera là pour vous Tant beau, tu me prends par la main, tant beau, la nuit te va si bien Et si je suis tout seul ma foi, ça ne fait Moi je danse avec moi On dit que dans au mandrin Les filles ont tous les yeux calants Alors je rêve sur ce pithère Qui sera peut-être le tube du loire et cher Jérôme Robert, cantonnette en Espagne, et il enchaîne avec Terre d'Espagne, et puis ensuite ce sera Musette, pardon, oui, oui, oui, du Musette, toujours et encore, avec Nicolas, grand-fils, avec Carillon de l'Alsace. SORGFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. le passe et puis il m'est permis j'entrerai au paradis au son de mon joli carillon Toujours Nicolas Grandfils avec les trois cabaleros et une série de marches avec « Sous le ciel » d'Italie. Son rero Ah ya, ya, ya Nous sommes des ne me la terre unis comme trop fers et trop habecabineros ah, Nous chantons le jour de la sienda le soir dans viva la, sierra, la ah, ya ya, ya, ya. Nos costumes, nous sommes de la cloche 120 sous en poche Et trois, quatre à l'éros Ah, yam, yeah, yam, yeah, yam yeah. Oh, les chambres et nos guitares J'envole les cigares On s'est étonnés La joie nous rassemble Nos cœurs sont unis amis c'est au palatino sous le ciel d'italie Belle, pour résister encore Pour nous aimer sans cesse Venise à ses trésors sera pour notre rêve Le plus joli des décan Viens avec moi Viens avec moi en Italie Je t'emporterai dans mes bras Là-bas Là-bas Viens avec moi La vie sera plus jolie Car le printemps toujours pleurit D'ici l'Italie termine cette balade avec les chartonnerets ce mari merci de votre fidélité restez bien à l'écoute la chanson française va suivre La chanson française va suivre avec Alain Delorme, adorable, c'est le premier titre, et puis il va nous interpréter les gens du Nord façon Alain Delorme. Dans le moment fétidique à la sablement toujours patiemment je guetterai l'instant magique ne me demande pas fan de fans incroyable un penser je te te déclarer du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer Si leurs maisons sont alignées C'est par souci d'égalité Et les péniches, pauvres ou riches Portent le fruit de leurs efforts Les gens du Nord courbent le dos Lorsque le vent souffle très fort Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépendent tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. L'accordéon les fait danser Et puis la bière les fait chanter Et quand la fête tourne les têtes On en voit deux se marier Les gens du Nord ont dans les yeux Le bleu qui manque à leur décor Les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas devant. Oui, on le dit toujours, on parle d'amour dans cette émission encore. Alors, il enchaîne à l'indolore avec comment te dire et comment faire et Il y a si longtemps que je t'aime Elle est trop belle pour que près d'elle je sois resté seul à ressentir Tout cet amour qui me soulève jusqu'au pays des plus beaux rêves où oui, d'autres hommes Keroquan la pomme On dut lui donner Du plaisir En récitant Le même thème De tous les jours Chéri, je t'aime C'est mon problème la voix que lorsqu'elle n'est pas là j'ai Dans ma vie beaucoup d'amis à qui j'avais fait des serments à chaque fois j'étais sincère mais c'était toujours éphémère ces amourettes de cœur en feu se traduisaient le plus souvent Avec des franges quand conscience je ne peux répéter je pense sans un seul lance comment dire et comment faire je voudrais pourtant lui perdre lui trouver à ma manière que mon cœur quand il entend sa voix que mes yeux prient quand il la voit que lorsqu'elle n'est pas là Lorsqu'elle n'est pas là, j'ai froid Je veux trouver autre chose Que ces rimes à de rose Que l'on connaît tous par coeur J'ai trop peur de lui dire ces mots tendres Qu'elle a déjà dû entendre Dimanche Musette, c'est une émission que vous propose Guido tous les dimanches et tous les mardis. Et cette émission est suivie par une autre émission, Chanson française, et c'est toujours avec Guido qui vous la présente et qui vous la concocte. longtemps que je t'aime il y a si longtemps crois-moi pour les beaux yeux d'une chimène l'amour m'a jeté dans tes bras il y a si longtemps que je Je veux le dire et le crier Au fil du temps, quoi qu'il advienne Je t'aime tous les jours que Dieu fait Si longtemps que je jamais Souviens-toi nous avions 20 ans Nos prénoms gravés sur un chaîne Nous donneraient raison maintenant Jeter larmes, oublie ta peine Cet air, c'est notre mélodie y en malgré les pièges qui nous guè Atsi loin que je m'en souvienne Je n'ai jamais aimé que toi continue toujours avec lui, Alain Delorme, on lui a consacré une petite demi-heure. Ça fait du bien de temps en temps de se retrouver un peu dans le passé. Alain Delorme, vous le connaissez, hein, bien sûr, c'est un ancien des Crazy Horse, tout simplement. Je suis bleu de toi, ou là, là là là, tout un programme. Et puis, euh, ne joue pas aux soldats, mais il est accompagné de Carole Frédrix. TROFÈE PLEURER Le cœur des pauvres mœurs Dont les enfants sont morts En jouant aux soldats On termine avec Alain Delorme et c'est avec Venise ou bien Florence. Longtemps qu'on s'est appris par cœur par la tendresse et par les fleurs sans voyage de nord Ton regret des anniversaires Mais aujourd'hui je suis si fier J'ai décidé d'avance Venise ou bien Florence Nous partons en vacances Pour ce voyage en Italie Demain je t'emmène à Roissy, un avion nous emportera. Avenue, dit Roma, pour ton voyage en Italie. Venise, attends qu'on se marie, comme si c'était la première fois, pour toi et moi. Pérafra, Angélico la via Veneto Des églises et des anges Bien que ce ne soit pas mon paradis J'irai prier ton Dieu aussi Ce n'est pas un blasphème De lui dire que je t'aime Ce voyage en Italie demain je t'emmène ma roisie un avion nous emportera avenue di Roma pour ton voyage en Italie venis attends qu'on se marie comme si c'était la première fois La tour de Pise est en danger Pour nous le temps n'a rien changé L'amour est un peu italien Tu seras la plus belle demain Pour ton voyage en Italie Demain je t'emmène à Roissy Un avion nous emportera Avenue venu di Roma Pour ce voyage En Italie Venise a tant qu'on Se marie Comme si c'était La première fois Pour toi Et moi On enchaîne avec Dalida, oui la grande Dalida, l'unique Dalida, guitare et tambourin et histoire d'un amour. Si fi che mo mata t'ambura sci volore frandu ne gitaro Pur che par tu de Volga o sito se la me m'histoire Se vonne les jolies demoiselles en me détour tourer aller danser en Mais de Il matin, de la si vigemme ma tant tambura sui velore frane balalala Haïka la piomple roublissant cœur dans les coclicole le long de la dans le gar Et danse danse La pauvre demoiselle qui avait en pleuré Elle recommence avant les fiançailles Les baisers dans la paille derrière les moulins Il a suffi qu'un beau matin Tambourin suive le du d'une guitare Si toi attahi di la vaire parte dans la jolie demoiselle pour me torturer poursonal les de cœur un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre j'en dis si ou bien d'ailleurs c'est la flamme qui enflamme son brûler c'est le rêve que l'on rêve sans dormir un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir C'est l'histoire d'un amour éternel et banal Qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal Avec l'heure où en s'enlace C'est l'heure où l'on se dit adieu Avec les soirées d'encore qu'on connaît ce qui le jeu la même je le sais mais naïve ou bien profonde c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais c'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien tout le mal avec le roulant C'est dans nos serites qu'il y a avec les soirs d'ambos et les matins merveillieux On est toujours qu'on connaît C'est qui se rejoue la même je le sais vient c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais c'est l'histoire de da encore avec je suis toutes les femmes eh oui et eh oui et puis et puis et puis et puis c'est avec l'amour auquel je pense mais c'est avec françoise hardy Joie et vos melodras Je suis sentimental Et parfois femme fatale aussi Que l'on me condamne Si mon coeur s'enflamme Devant les rejecteurs Qui me vise en plein coeur Chaque nuit Je suis toute le femme Je chante, je danse C'est tout un programme Je suis reine du disco Et l'ami de Pierrot aussi Que l'on me pardonne Lorsque je me donne Et je vis mes chansons saison de ma vie je suis toutes les femmes j'aime même pas y être lesespaces les, les, les télé Je veux me noudra Je suis sentimentale et parfois pas pas d'en soi Mais on me condamne Si mon cœur semble devant les projecteurs qui me visent en plein cœur chaque nuit GFM, c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres mille merveilles mille secrets C'est à l'amour auquel je pense Et que j'espère et que j'attends Lorsque ses lèvres sur les mien Viennent se poser Et qu'il me tient entre ses bras Très fort serrés C'est à l'amour auquel je pense Et que j'espère et que j'attends L'amour que j'appelle en silence à cet instant Un jour vous jure je t'aime Mais déjà le lendemain Il n'est plus le même Je ne suis plus rien Lorsque ses yeux Au fond des miens Viennent plonger Et que mes cheveux Parla espère et que j'attends l'amour que j'appelle en silence à cet instant jour vous jure je t'aime mais déjà C'est avec mon chagrin C'est à l'amour auquel je songe Je me demande à ce moment françoise hardy cher ami et comment te dire adieu. je pense dire entre eux. je manque de vous souvent mais je m'en veux quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine cher ami je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il me fait à Et que j'ai mal Seule depuis que je vous ai perdu Je vous écris ces quelques fleurs Avec mon cœur à l'intérieur Je vous fais Toutes mes excuses Je rêve à vous Souvent je me souviens De tout je me réveille attends et je vous vois partout je vous attends souvent je vous attendrai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 Blanche, mon matin gris-bleu Mais pour moi, une ex Prication, vaudrait mieux Sous aucun prétexte, je ne veux Devant toi, ce rex, posé mes Derrière un kleenex, je serai mieux non te dire On termine avec le grand chmol. Le grand chemol vous le connaissez bien sûr, c'est Eddie Mitchell. Il va nous interpréter Alice et j'ai oublié de l'oublier. c'est amour oh, termine avec le grand chemol et didi michel parce que tu sais voilà c'est fini c'est fini pour cette fois on se retrouve très bientôt sur le 91 102.5 de Sorgia FM votre radio je vous aime je vous embrasse et je vous dis bye bye la rediffusion de cette émission mardi prochain 10h 12h Parce que tu sais Combien je t'aime Tu te joues de moi Comme d'un enfant Tu n'as de cœur Tu pour toi-même Et me fais souffrir Bien souvent Tu n'as pas pitié Ce pauvre fou Qui voudrait tant te donner oh, Malgré moi J'accepte tout Pour avoir enfin Le droit de t'aimer Parce que tu sais Que ma vie m'aime Je ne plus rien Si tu me quittais Parce que tu sais Combien je t'aime Tu t'aimes que bien De mon pauvre cœur Blessé Parce que tu sais Rien au monde T'empêchera de te pardonner Fais de moi ce flot qui gronde Mais qu'un seul regard peut briser Toi pour qui mes nuits Pleure de douleur chaleur pour chasser la peur qui range ma vie parce que mon coeur sera le même au- delà du temps qui se passera parce que tu sais combien je t'aime? Donne-moi l'amour Que j'attends en vain